Voici donc à la suite de ces six dernières semaines de notre spécial sur l'histoire du métal, à une programmation un peu plus normale. Si le terme normal peut s'appliquer à réanimation, bien entendu. Afin <rire> de ne pas trop vous déstabiliser ou de créer chez vous un état mental fébrile. Puisque nous savons tous que vous n'êtes pas déjà tellement équilibré, Sinistro, c'est moi. À Dr. Payne Pandragon, avons décidé de vous réintroduire tout en douceur à réanimation ce soir. Et devinez quoi? Nous le ferons avec du métal, bande de cons! Ha ha ha ha! Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un putain de médecin et son psychiatrisé d'assistant. Surtout lorsque vous découvrirez que l'établissement où vous vous faites traiter héberge aussi ceux qui vous traitent. Ha ha ha ha ha ha! Priez! On a pas y survivre en f o i r e cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. The Casper Dragon said so. This f i r s t song is dedicated to a good body of men, John Supper.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 Pour plus d'informations, visitez le www.ageuqtr.ca. Je suis fan e c o u l e u r te... C'est un f Vous êtes-vous la radio de l'université? Talonne Chatou, hi hi hi! À 89. Hi hi h Je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de réanimation en ce 16 mars de l'heure de disgrâce 2010. I am Dr. Fucking Pain. Et celui qui est à côté de moi est nul autre que ce Twisted Mind Generator de Sinistros. Un Fucking Pain. Oui. C'est Fucking, Fucking See, Fucking So. Écoute, je suis en train de changer de couleur. Je vois ça.、Ouais. <rire> Comment vas-tu? Ça va Fucking Bien. Good. I'm Fucking Glad. <rire> fucking s a c Glad. <rire> Eh bien,、euh, Sinistros, nos beaux spéciaux,、euh, Fini, b l y, y a p l n Il n'y a plus rien en spécial.、Non. La IGA nous a racheté. Fini, fini, fini. Non, mais on redevient un peu plus à la normale. Quand même, après six semaines. À la normale. On ben, non, c'est vrai que j'ai dit d'emblée que c'était pas un terme qui nous、mmh. allait bien. On devient à une formule plus standard après six semaines de spéciaux consécutifs. Oh,、bon, mais ça coûte cher des spéciaux.、Et、on est en train de se mettre pas mal à terre. <rire> On vient d'entendre la formation qui est complètement、euh, pff, disjonctée, formation biomechanical.、Bon, je v a i trouver ça très, très cool.、Ah, euh... C'est très. hâte. Moi, j'adore ça. C'est un mélange de. De、le、spéciaux. De, de <rire> oui. <rire> C'est un mélange de navets en spécial avec、euh, les. Traites-tu Rob a l f o r de d navets, toi, là? là? Bon, truc, plus de f i f là, mais bon. C'est un, de... un fait. C'est un fait. Oui, mais tu n'as pas le droit de le dire. Ben, de, ben, de je fag. Le, je te donne le pouce d'abord. De fag. Non, c'est un mélange de Rob Alford. C'est un mélange de, c'est un mélange d'osiles psychiatriques et de monde qui sont complètement sur l'acide, Donc, Rob Alford dans un osile sur l'acide, finalement. Effectivement. o k、okay, d'accord. La pièce était la pièce éponyme de l'album Cannibalize, la pièce、euh, qu'on retrouve sur le même album qui est paré en 2007 sur E-Rake. C'est excellent. Je vous le conseille, Biomechanical. il、euh, y a trois albums, je pense, qui sont disponibles. Et、euh, c'est tout aussi weird les uns que les autres. Juste auparavant, nous avions.、Euh, bah, en fait, c'est plus ou moins une nouveauté.、Euh, euh, Je n'ai pas vraiment eu le temps de le passer avant, dû justement au spécial de True Blood of Metal. Akaria, formation、euh, qui. Je ne peux pas dire descendre s parce que ça serait mal interprété. Mais、euh, disons, des sections de Fear Factory. Euh, qui ont,、euh, formé cette formation. Je parle,、euh, de l'ancien bassiste de f a r Factory, Christian Holde Walbers, et l'ancien batteur, Raymond Herrera, qui ont participé à cette formation qui, évidemment, quelque part, est une racine de f a r Factory on le reconnaît dans, dans le, Dans la sonorité, dans le, le type de composition, mais il reste que c'est assez intéressant. C'est une émulsion de Fear Factory. Une émulsion.、Ouais. Une émulsion. C'est une émulsion de Radio-Canada. Un émulsion.、Euh, la pièce e s t e n Beneath the Shades of Grey qu'on retrouve sur le premier album, seul à date de disponible, Years in the Darkness, qui est paru sur Century Media à la fin de 2009. Juste auparavant, nous avions, et c'est effectivement une nouveauté, bon, une nouveauté de quelques semaines maintenant, mais encore là, dû à notre spéciale, on avait dû repousser cette présentation. Fear Factory. l'album Mechanized, qui est paru il y a quelques semaines sur Candlelight. Et tu viens de me montrer、euh, le Digipack, qui est très, très beau. Oui, euh, effectivement. Euh, je dois dire que la pochette, la présentation est belle. u、euh, un Fear Factory revampé. En fait, c'était la pièce éponyme méconnaise, pièce d'ouverture. avec、tu、Burton s e b e l l au vocal. Burton、euh... s e b e l l au vocal, toujours au vocal.、Euh, Dino c a z a r e s guitariste qui est revenu au Centre Factory. Et qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Jane qui? o g l a n Fucking o Jane o g l a n Fucking Jane o g l a n Jane o g <'Glen. rire> l a n ex-batteur de nombreuses formations qui sont tous connues, telles, bien sûr, Strapping On Lad, Death,、euh, Euh, Dark Angel dans les années 80,、euh, j'en passe Puis、meilleurs. Byron Fucking Strode. Byron Fucking Strode qui joue. À... <laughs> <laughs> Effectivement. Byron, qu'on a retrouvé e n t e u dans l Zimmer's Hall.、Euh, donc, c'est une formation qui est très musclée. Euh, c'est une formation qui est très efficace, l'album m é c a n i s e je le trouve très bon. Et chose intéressante,、euh, à la fin de l'album, on a un bonus de、euh, trois pièces qui sont du démo de 1991, et c'est beaucoup plus industriel.、Euh, Aviez-vous intéressé s qui aime n t le métal très industriel, ça peut être intéressant à découvrir. Nous avons Meshuga, et la pièce de Combustion, qui est la pièce d'ouverture de l'album o b s c e n e qui est paru en 2008 sur le Clear Blast, et on a ouvert avec une pièce qui n'était pas une demande pour John Supper, qui était un bonus dans notre Infinie bonté, n'est-ce pas? Pièce de v a i v o d pièce Mercury. Et、bon. malheureusement, John l'a manqué. <rire> pièce <d> dédiée, <rire> dédiée à John Sapper,、euh, puis il appelle tout de、euh, suite a p r è s m o i il veut une toune de v a i v o d <rire> C'est parce que tu l'as manqué, mon ami. Tu viens de la manquer. Bon. La pièce de temps Mercury qu'on retrouve sur Fabos, qui est parue en 97 sur Hypnotique. Hypnotique. Oui. Donc,、euh, tant pis pour toi, John, nous ne la repasserons plus jamais. Petite patate, tant pis、Et、pour, pour toi. toi. Sinistrose. Hey! Va me reprendre de bonheur cette semaine, parce que la semaine passée, ça n'a pas été un très grand succès. J'ai des billets à faire, Thierry. Ben oui! Pour Alcoolica à la Bavaroise ce samedi. Ce qui veut dire que ce sera le 22? Le 20. Le 20? Parce Son calcul e v 8-8, 16. Ouais, le 20. Oui, tu as raison. Oui, samedi, samedi le 20, dès 20h à Nicolet. À la Bavaroise, j'ai des paires de billets. à faire tirer pour Alcoolica, c'est une valeur de, c'est quand même 15 piastres le billet, là.、Mm -hmm. Fait que, si ça vous tente de gagner ça, c'est 376-51-83. Quand qu'on va arrêter de parler. 376-51-83. Ce qui ne risque pas d'arriver. Ben là, c'est pas grave. Nous autres, on parle tout le temps. Fait q u、mm -hmm. on va garder des billets pour nous autres. Euh, donc, on vous invite à participer pour vous mériter une paire de billets du moment que la... -ca l c o o l i c a ça fait un job en、oh, chose, oui, c h e n o u i o u a i absolument. Un des meilleurs hommages、euh, de cette formation burlesque et métallique. Burlesque burlesque. <rire> non, mais c'est un bon jour avec une、oh, paire、oui, de billets.、Oh, o u i o u i absolument. o u i o u i c'est très, très correct. Côté spectacle, Trois-Ville s métal、euh, nous propose samedi le Trois-Ville s dans la grande fin de semaine, week-end de Pâques, week-end sain. Euh, au Rock of Felestage, 5、euh, formations. Our Fiction, Slot Vin, Aternam, Hommage à S.O.D. avec notre ami Mr. p o o l Et Insurrection. Insurrection. Très bonne formation. Oui. Donc,、euh, samedi 3 avril, l'ouverture des portes à 19h. Il en coûte 10$ et c'est pour tous. Et,、euh, ben, je pense qu'on va aller faire un tuto, là. Moi, je pense que je vais être là, certain. Et Shame on you! Fucking Sinistros? Ben oui, j'ai pas mes billets encore, p o u r l'avez Montreal. b o n c'est correct, c'est correct. Ça, moi, je vous incite. Moi, j'y serai, c'est certain, pour le samedi. Non, non, moi, j'allais là pour le dimanche, là, franchement. Insignifiant. Non, mais c'est une bonne chose, on risque pas de se croiser. ça risque d'être une soirée, une journée mémorable avec des formations tels que Cataclysm Fear Factory, Anvil, Slayer Testament, m e g a d e t h c é l i n e Dion. Céline Dion.、Euh, Paulo Noël. Pas Paulo. Pa, Jean-Nicole. <rire> Jean <-Nicol, rire> Marthe Florent. Tabarnouche. Robert <rire> de Montigny. Jacques Lenormand. <rire> Georges Brassens. Brassens. Il n'est pas mort, lui. C'est pas grave. <rire>、ah, ouais, on va le, <rire> le résurrecturer.、So, oui. Ré euh, <rire> c a u s êtes sûrs. Oui. Réanimation, Sponsorice, tous ces beaux <rire> artistes. t u i t u i Sinistros, e dis-moi quel,、euh, quels sont tes choix musicaux à venir dans les prochaines secondes? b e n j'ai choisi un petit bloc un peu plus mélodique. Euh, avec, euh, on va commencer avec une formation que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle The Lord Weird s l o g Feg, qui vient des États-Unis.、Euh, avec une pièce qui s'appelle Jane O'Side,、euh, tirée d a l b u m Traveler, paru en 2003. À ma grande surprise,、euh, ils ont trois autres albums après celui-là. OK.、Euh, ce que je n'ai pas entendu. o n découvre, hein. On découvre, mais ça, moi, c'est, c'est, si vous aimez le heavy metal classique, mais、euh, avec une bite plus, euh, p l u é ben, torquée, oui.、Ouais. Euh, ça, c'est, moi, c'est mon coup de cœur,、euh, coup de cœur de cette année,、euh, même si c'est vieux, c'est pas grave.、Là. Non, non, c'est correct. Fait qu'on va écouter、euh, ça. oubliez pas de téléphoner pour les billets de a l c o o l i c o r J'ai trois paires de billets à vous faire tirer au 376-5183. Je prends le 72e, le premier, le 28e et le 95e <rire> appel. <là. rire> hey,、euh, juste une petite parenthèse, une histoire. Je vois que t'es très d'époque. Présentement, avec ton 2e c h o i x musical. Ça tire! C'est <rire> une cabane à sucre, ton histoire? Oui, ça tire, ça tire. Allons <rire>、euh, écouter ça, le, le, le, The Lord Weird, Sloth Frag. En le, suivi de tir. Let's go. Oh. Go. it all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 9 1・1。<1, S 2> 22h09 e et s neuf, tout va mal. Oui, tout va mal. Mes billets s'y font p a s t i r e à... r Bon, écoute, Sinistros, on va établir quelque chose, toi et moi. On va dire les choses comme elles doivent être dites et comme elles sont dans leur forme propre et simple. Lâche-toi d u c e Les gens, ils n'en veulent pas de cadeau. x Ben, on leur en donnera plus. On leur donnera plus. Fini. That's it. That's fucking all. Vous en voulez pas de cadeaux? Ben, ben on en, en fait、pas. plus de tirer de billets, p i s on en donne plus de CD, p i s on fait plus rien. On va tous les garder p o u m m e ça. Exactement. Ils en veulent pas de cadeaux? Ben, vous en aurez plus de cadeaux, puis après ça, ben, vous pleurez, puis vous direz, ben, vous ne faites pas de tirage. Ben, ben oui. C'est sûr qu'on ne fait plus de tirage, bande de ploucs, parce que vous ne les appelez pas pour les gagner. Fait que là, on vous le dit, là. Là, là. Les trois paires de biais pour Alcolica, on ne les fait plus tirer à partir de tout de suite. On ne les fait pas tirer au 3, 7, 6, 51, 83. Le premier qu'on appelle, il ne les gagne pas. Oui, vous ne les gagnez pas. OK. Dernière chance m o i ce s t dernier rappel. Après ça, j'abandonne. Après ça, on va les donner aux œuvres du Cardinal. Hey, toi, v i e n s i c i tu veux tes b i l l e t s Oui, effectivement. Trêve de plaisanterie. Toujours est-elle? Toujours est-elle Est-elle, qu'on vient d'entendre, banne finnoise. Pas chinois, mais finnois. Fin n n o i i s f troll avec t r o l l Amaran, tiré de l'album Nat Fudd, paru en 2004, hum, qui est、euh, un des hymnes、euh, nationaux du, du, du, du folk metal. Du Groenland.、Euh, Groen, c'est proche. Fin, Finlande, c'est pas trop, trop, trop loin. C'est une très bonne pièce. On a entendu une pièce classique de In Flames avec Joe Toon, paru sur Oracle, paru en 1997, qui est un excellent album. À l'époque où Inflames, comme tu disais.、Okay, C'était une meilleure fonction. p a r e qu'on aimait Inflames, mettons. Effectivement. Il y en a q u aujourd'hui qui découvrent Inflames avec les nouvelles affaires, c'est plus comme m e t a l core, mais c'est pas grave. C'est une tangente qui nous plaît moins. Ben, c'est une tangente qu'on a eu carrément, je sais, <rire> ça, <c 'est, rire> oui, tu voulais être p a s l i t e c e n t c e r r i c k mais c'est vrai, t'as raison. C'est parce qu'on est vieux, nous autres. Mais t'sais, tu u de la musique de jeunes, tu sais, c e s t yo, yo, chigi d a t r e m e t a l c o r e on aime <rire> pas ça, si tu veux, je te dis. Ha a h Quelle belle analogie. Non, non, mais gars. Oui, c'est ça, a n a l o g i oui. Ouais, en r a <rire> on a eu, Wintersorg, avec, e u je suis pas capable de le lire parce que j'ai oublié mes lunettes. u n d e r North Skinner's Fallen Dales. Juspell. t i r e l'album u d e r Markinson, de 99 sur n a p a l m Records. On a eu la formation Tire. Attends, attends, attends, La formation Tire e t l'album relire. Tire, relire. o u p a l a Non. C'est Tire avec le ton des sucres est arrivé. Oui, c'est ça. Euh, avec euh, la pièce、euh, Norton Gate, apparue sur l'album de 2009,、uh, By the Light of the Norton Star, qui est un excellent album. De、euh, toute façon, on tire ce qu'ils font, c'est toujours excellent.、Euh, puis on a commencé avec The Lord w i d e s Log Feg, avec Gene Osside, apparue sur l'album de 2003, Traveler. p u i l me tarde d'entendre les trois autres、euh, qui ont suivi. Qu J'ai découvert ça juste pendant le temps des f ê t e s cette bande-là.、Euh... Mais vois-tu ce qui est. Tout à fait charmant quand t es mélomane, c'est de découvrir à toutes les semaines, voire à tous les jours, des choses que tu ne connaissais pas ou que tu ne soupçonnais pas l'existence. Il y a des affaires que tu dis, ben, on va laisser faire. Il y a d'autres choses qui font, hiiii,、eh oui. attends une minute, voilà. C'est ce qui fait le, la beauté de la culture musicale,、oui. mon cher. Ceci étant dit, quelle belle nommante là-dessus. Normand,、euh, tu connais-tu Normand? Oui, de son nom famille, Clature. <rire> Euh, je veux vous parler d'un film que j'ai écouté le week-end dernier, qui, après ma barre, était, bon, je vais l'écouter par acquis de conscience parce que c'était une nouveauté. Et, parce que j'ai rien à foutre et j'ai un film à écouter. Ben, sais-tu? Là, a g je m'en <rire> fais quasiment un devoir d'écouter des, des nouveaux trucs à tous les semaines, u、euh, n film qui porte le titre de Le cirque du freak, The Vampire's Assistant. Bon. Le, le titre est un petit peu étrange. m a s o u n d j a u Surtout qu'il vu... est bilingue, finalement. e f f e c t i v e m e n t Mais quand j'ai vu le, le mot vampire, je me suis dit, b o、oh, a c'est plus fort que moi, je vais aller voir ce qu'il y en a. C'est un excellent film. C'est un très bon film. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un film. Je ne dirais pas que c'est un film d'horreur, je dirais plutôt que c'est un film fantastique. Qui, à la rigueur, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, hors、euh, honte, est un film qui pourrait être même, par moment, pratiquement familial. Un film un... d'horreur familial. Ben, un film fantastique, un film d'horreur. N'y vois, les enfants! Vous a l l e z f a i r e des cauchemars! C'est、yeah. un film, scary fucking gore fucking film. Fucking gore、non. movie family. <rire> non. C'est un <rire> film fantastique. q u e l q u e je dirais, il y a une narration par le, le, le personnage principal, ce que je trouve tout à fait charmant.、Euh, mais c'est très intelligent. C'est très peu habituel comme film. C'est, dirais, les images sont belles. Mais le jeu des comédiens est, est impeccable. Il meurt à la perfection.、Euh, ben, il meurt pratiquement à la perfection. Mais en fait, quand tu deviens vampire, tu deviens Et... quelque part pratiquement immortel. Ah, moi, je deviens mais... immortel à la perfection. Ben, après, ça me va comme un cas.、Euh, mais je le conseille à tout le monde, de vam... de le cirque du freak. Puis c'est le même titre en anglais, ou en français, l'assistant du vampire ou The Vampire's Assistant. Et vous allez être probablement très surpris de voir qu'on traite le sujet du vampirisme très différemment. Donc, je vous le recommande. Ceci étant dit, nous allons continuer musicalement à 22h15 avec une formation qui est nulle à chier. En fait, le reste des b l o c u s De toute façon, on ne peut rien jouer des choses n u l l e à chier. Ouais,、ça. ben, c'est ce qui est drôle, d a notre s n histoire. Une émission de ce soir. On déteste le métal, puis on se déplace cet t 7 à t 2 h mardi, vous venez passer. o u i Deux heures de nulle à chier. Quel esprit de sacrifice. C'est le fun. Ouais. Tout le monde sait bien qu'il faut ê t tiré des billets i l ne se tire pas. En plus. Ouais. Fait qu'imagine-toi comment on peut être. Imbécile. Oui, effectivement. C'est ce qui fait probablement partie de notre charme. Oui, oui. Non, une formation、euh, que, qui n'est pas nulle o à chier, pas du tout.、Euh, avec leur dernier album, on a passé ça dans le, dans le death metal Hacker、euh, o n un album qui datait des années 90. Dernier album qui est paru en 2009 qui porte le titre de Final Conflict,、euh, Last Days of God. C'est un très bon album. La pièce étant、a、New Age. On se tape ça right now. Ouch. Pardon. On se tape ça. Ha ha ha ha.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 Es tu es t encore en train de travailler là-dessus, t o i Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, p u je sais toujours pas ce que c'est. Ben, là, c'est un vibro-massage. Il me semble que c'est évident. Euh, Ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh!、Pff. Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis. L'émission du retour en pièces détachées, du lundi au jeudi, de 15 à 17 heures. Assez fou. Qu'ils parlent de la planète, de la santé. De science, de la robotique ou de la bêtise humaine, Michel d e s c h a s n e vous emportera musicalement en Amérique du Sud, en Europe, en Asie ou en Scandinavie dans l'émission Des Oreilles pour écouter, tous les dimanches de 17 à 19 heures sur les ondes de CIFU 89,1 FM sur le campus de Trois-Rivières. Attention, attention!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 He s s i t t i n g t r a n a man. Ça fait vraiment des coups comme ça, c'est p super... e qu'on dit. Ça fait des coups comme ça. c e s trolls se discutent avec les corneilles <rire> maintenant. Oui, non, je les écoute. <rire> Ou tu les subis. J'ai subi, oui, mais, subi, ouais, mais ça, ça marche comme code, c'est drôle. La formation du Nil et la pièce Café.、Euh... Hey, T'as fait un beau mix avec ce qu'on dit. Oui, c'est involontaire. Je ne savais pas que c'était pour a r r ê t e une vache qui était pour a r r ê t r e Ça a vraiment pété la vache. Ça a continué à sasser et il ne bougeait plus. Effectivement. La pièce café qu'on retrouve sur Those Whom the Gods Detest de 2009 sur Nuclear Blast, c'est paru il y a, elle a vraiment, je dirais, novembre 2009. C'est un excellent album pour les amateurs de cette、euh, formation totalement débile. Dijon. Oui! Juste auparavant, juste auparavant, Nick r o p h o b e c k et la pièce Into Armageddon que l'on retrouve sur The t h i r t and the Christ, qui est paru en 1999 sur l'étiquette Black Mark. Samael, tiré de leur dernière apparition. Samamel. Samamel, <rire> tiré de leur dernière apparition barbe, la pièce étant Under One Flag, pièce d'ouverture. 2009, Nuclear Blast, nous avons ouvert avec Avion ouvert ou avons ouvert, selon le cas, conjugaison un peu mal foutue. Avec Acheron et la pièce New Age, pièce d'ouverture également de l'album The Final Conflict, qui est paru en 2009 sur Displease Record. D'accord. Donc,、euh, il t'en incombe une fois de plus à terminer cette édition de réanimation, c h e r c r é t i n de service. Bon, bien, j'ai choisi un bloc pour vous, pour vous empêcher de dormir encore une fois. Ben voilà. i e s pour vous faire.、Euh... Ce n'est pas une mission ici où on chante des berceuses. Gnaw. g n o n g n a n Un petit bloc b l a c avec des petites tendances fauves à l'intérieur、euh, mixées euh, avec tout ça. On va avoir、euh, Bessat. Avec、uh, Abaddon de Destroyer. On、ouais. va voir、euh, Them Nozor、euh, tiré du dernier album.、Euh, Nocturnal Mortum tiré du dernier album également. Et si on a le temps, ben, on aura une pièce de Absu. Alors,、euh, on, reviendra, ah. on reviendra avant, avant le, les quelques minutes de la fin. Alors, on y va avec、uh, Bessat et Abaddon de Destroyer. go! Pour e n f a n t métal.、Euh, russe en plus. Russe. Russe en plus. Ben, c é t t f r a n f r e l u s h c e s t russe. f r a n f r e l u c h f r a n f r e l u s h k a f r a n f r e l u s h k a Bien e n t e n d r e la formation russe t e m n o z o r avec la pièce Ravens of Boss tirée du dernier album Haunted Dreamscape paru en 2010.、Euh, tout juste avant, on a eu、euh, Bessat avec、euh, Abaddon, The Destroyer. Tiré de l'album、euh, Triumph of the Antichrist, Paris 2007. C'est bon, c'est bon. Black and roll, c'est cool. Là,、ouais. ben C'est déjà tout ben oui pour cette super émission. Toute mauvaise、euh, chose à une fin. ben Toute mauvaise chose, effectivement. Il faut qu'on mette juste des choses nulles et oui. plates. oui、okay, Effectivement, on s'en f a i t un devoir. fait q u、euh, On vous dit.、Euh, Peut-être à la semaine prochaine. Ouais,、voilà. o Si on a des choses encore plus plates à vous proposer. Oui, c'est cela. Mais non, nous y serons à la semaine prochaine pour une autre édition de l'animation. Et Sinistros,、euh, b e、euh, On n'a pas de spécial. On est s é c u r i e u x des spécialistes. Spéciale disco Debt Disco. Disco Debt. Ouais. D'accord.、Euh, Va-t-on te faire foutre Ben, toi aussi. D'accord. Mais vous aussi. Ben oui, vous, oui, vous tous, vous tous. On termine avec、euh, Absu. Avec Nightfire Canonization paru sur l'album Absu de 2009. Alors,、euh, sur ce, priez pour ne pas y survivre.